Aitzakirik ez dela gehiago trein ez dio Mathieu Berger skole kontseilariak. concéillariak trein bat geituko da linea hortan ethetikenerako bidea egesteko orain arte eskashi handia baitzuen On a payé des travaux à Camboulébeim pour que les deux trains puissent se croiser on va amener un deuxième train et ce qui va permettre aux gens de faire du domicile travail entre Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port des deux côtés de la ligne c'est-à-dire que les gens qui habitent à Bayonne et travaillent à Saint-Jean-Pied-de-Port ou les lycéens pourront arriver avant 8h à Saint-Jean-Pied-de-Port la même une chose pour le Garastar Ardotegi sabala gobat talangilentsat presio de ne pas prendre le train puisque le tarif va être extrêmement avantageux pour les abonnements sur le segment Combo Bayonne on sera 50 € mensuel une fois déduite la participation de l'entreprise qui est obligatoire ça fait 1,20 le voyage en train et sur le segment Bayonne saint jean pied de on sera à 100 € À le trajet unitaire il reste un peu cher et je pense que de toute manière, on devrait être amené à travailler là-dessus, parce que c'est pas avec les trajets unitaires qu'on paye l'exploitation des trains. Mais par contre, c'est un message qu'on envoie aux gens aussi pour dire qu'on veut favoriser le domicile-travail et qu'on veut que ce ne soit pas de manière exceptionnelle que les gens prennent le train. Le trajet unitaire est un peu cher et je pense que le trajet unitaire est un peu cher ra hori ejan bezala abendutik hainzina, kanboko geltokiko obrak tenora bukatzen badira.